Fais pas si, fais pas ça, viens ici, mets-toi là Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman Fais pas si, fais pas ça, à ta prout prout de cadet À cheval sur mon bide, mets pas tes doigts dans le nez Tu suces encore ton pouce, qu'est-ce que t'as renversé Ferme les yeux, ouvre la bouche, Pour pas des ongles vilains Va te laver les mains, ne traverse pas la rue Sinon pas quand tu tues, fais pas si, fais pas ça À ta prout prout de cadet, à cheval sur mon bide Laisse ton père travailler Viens donc faire la baiselle Arrête de chamailler, réponds pendant on t'appelle. Sois poli, dis merci à la dame, laisse ta place C'est l'heure d'aller au lit, faut pas rater la glace. Fais pas ci, fais pas ça Adada, ah, proutre prout, de cadet, à ah, cheval sur mon billet Tu me fatigues, je n'en peux plus Dis bonjour, dis bonsoir Ne cours pas dans le couloir, sinon t'entends tu, tu Fais pas ci, fais pas ça Viens ici au toit de là Prends la porte, sors d'ici, écoute ce qu'on te dit Fais pas ci, fais pas ça Adada, ah, proutre prout, de prout, cadet, à ah, cheval sur mon billet Faites de mule, faites de bois, tu vas recevoir une bête <audio -lacht> Qu'est-ce que as fait de mon pek, je ne le dirai pas de bois. Tu n'es kabonne à rien, je le dis pour ton bien. Si tu ne fais rien de meilleur, tu seras de meilleur. Fais pas si, fais pas ça. La tada pour tout cadet. A cheval sur mon bidet. Ne vous en fait pas, les gars. Ne vous en faites pas, les gars. Moi aussi, homa, dis ça. Fais pas si, fais pas ça. Fais pas si, fais pas ça. Et j'en suis arrivé là, et j'en suis arrivé là, et j'en suis arrivé là. la la. La la la la. La la la la la. La la la la la.